Innocent Biboniman assure la mise en œuvre de nous sommes mardi 23 juin. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. C'est désormais officiel. Le feu président Pierre Anglounziza sera inhumé vendredi 26 juin à Gitega et ce sera un jour férié, dit en communiqué du gouvernement de ce mardi. Les noms d'Alain Guillaume Bougnoni et Prosper Abadzombanza viennent d'être approuvés par l'Assemblée nationale respectivement au poste de Premier ministre et de vice-président de la République. Dans ce journal, on parlera également de l'activité débattoir regroupée en association, c'est à la colline Mihigo, en commune et province Kayanza. Et la chronique santé de ce mardi, docteur Angélique Niokindi, rhumatologue, nous parlera d'une maladie qui attaque la colonne vertébrale. Re Bonjour et bienvenue. À venir. Oh bonjour, euh, feu, feu président Pierre Anglounziza sera inhumé vendredi 26 juin à Guitega. Ce sera un jour férié dans un communiqué du gouvernement de ce mardi. Relatif aux cérémonies d'inhumation, la levée du corps est prévue à l'hôpital du Cinquantenaire à Touessetourachowé de Karoussi. Selon toujours euh, ce communiqué, le transfert de la dépouille au stade de Gitega sera suivi d'un et d'adieu des populations avoisinantes sur l'itinéraire Karoussi et Gitega. Pour rappel, le président Pierre Ngurunziza est décédé lundi 8 juin à l'hôpital du Cinquantenaire de Karoussi suite à un arrêt cardiaque, a précisé en du gouvernement burundais. Je venais de vous l'annoncer, les noms d'Alain Guillaume Bouignoni et Prosper Bazombanza viennent d'être approuvés par l'Assemblée nationale respectivement au poste de Premier ministre et de Vice-président de la République. Pour euh, uh, Prosper Bazombanza, ancien, ancien Premier Vice-président de la République, Il a été approuvé par, euh, été approuvé par euh, 94 voix euh, pour euh, le Premier ministre Alain euh, Dunneau, nom d'Alain Guillaume Wignoni, actuel ministre de la Sécurité publique. Eh bien, les députés viennent d'approuver son nom euh, pour, avec 92 voix pour et deux contre les deux euh, les deux noms, euh, à savoir Alain Guillaume Wunioni actuel et ministre euh, ministre de la sé sécurité publique et Prosper Rabat Zombanza au poste de vice président de la République. Eh bien, les deux euh, vont prêter euh, serment euh, demain devant les deux chambres du Parlement burundais. En page Sécurité, le ministère de la Sécurité publique dénonce le comportement de certains policiers qui, ces derniers jours, s'adonnent à des actes de violence. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique le dit après que certains policiers aient commis des forfaits, soit... Contre des civils ou leurs camarades du corps de sécurité, Pierre Mouriquier indique que certains de ceux qui ont commis ces crimes ont été sanctionnés, tandis que d'autres attendent leur sentence. Il rappelle que le corps de sécurité a une éthique et que ceux qui la violent ne seront jamais tolérés à part à la procédure judiciaire. Pierre Mouriquier fait savoir que les responsables de ces forfaits se verront aussi infliger des sanctions disciplinaires allant jusqu'à la révocation. Page politique de cette édition, cinq partis politiques dont le, le CNDDFDD, le CNL, ainsi que deux indépendants ont présenté leur dossier de candidature à la CENI. Commission électorale nationale indépendante pour les sénatoriels prévue le mois prochain. L'annonce du président de la CENI ce mardi lors d'un point de presse. Il a en outre précisé que le dossier d'un indépendant a été rejeté. Pierre Clavier-Caziz, président de cette commission, fait savoir que la CENI attend un décret présidentiel pour l'ouverture de la campagne électorale. Pour ce scrutin, on l'écoute. À ce moment-ci, nous avons déjà reçu les dossiers des candidats et nous les avons analysés. Cinq partis politiques ont présenté des listes de candidats. Il s'agit du CNDD-FDD qui a présenté des candidats dans toutes les provinces, du CNL qui a présenté des candidats dans toutes les provinces, de l'Uprona qui a présenté des candidats dans huit provinces, du parti Sangwe-PADER qui a présenté des candidats dans une province et du parti APDR qui a présenté des candidats dans une province. Il y a ensuite deux indépendants. Un indépendant qui s'est présenté dans la circonscription de Bourouli et un indépendant qui s'est présenté dans la circonscription d'Obujumbura. Après analyse des candidatures, nous avons trouvé que pratiquement tous les candidats étaient recevables, sauf un un indépendant qui s'est présenté en mairie d'Obujumbura, mais le dossier n'était visiblement pas complet. Lorsqu'il s'agit d'un cas pareil, il y a une possibilité de faire recours au niveau de la cour constitutionnelle. C'est ce que l'intéressé a déjà fait. Lors des élections des sénateurs, ce sont uniquement les conseillers communaux qui participent à l'élection. Et tous les conseillers communaux sont déjà connus au niveau des communes. Dans tout le pays, nous avons le nombre de 3453 conseillers communaux. Et bien sûr, l'élection se passe au niveau de chaque province. Et les conseillers communaux vont se réunir au niveau de la province et procéder à l'élection de deux sénateurs qui vont représenter la province au niveau national. La campagne électorale, la période sera précisée euh, par le décret présidentiel qui sera publié euh, dans les jours à venir. Nous voudrions déjà demander aux partis politiques et à l'indépendant qui sont déjà admis à concourir dans l'élection sénatoriale à nous proposer des mandataires pour qu'ils puissent suivre, n'est-ce pas, le déroulement de cette élection sénatoriale. Et nous invitons également les associations, ainsi que les confessions religieuses, qui voudraient également participer à l'observation de l'élection sénatoriale, à se faire connaître, pour que nous puissions, n'est-ce pas, les accréditer. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel À 13h03, dans les studios de la radio Sanganiro, poursuivons cette édition. La pandémie du Covid-19 a eu un impact négatif sur les activités du ministère burundi des relations extérieures. Ezekiel Ex Nibigira, ministre des relations extérieures, l'a dit ce mardi lors de la présentation du bilan semestriel. Euh, il, fait savoir, il a fait savoir que le Burundi n'est pas le seul à être touché, mais que les activités du ministère se sont poursuivies. On l'écoute. Au moment où l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a estimé que le Covid-19, coronavirus, peut être qualifié de pandémie et le virus s'est désormais propagé à de nombreux pays et territoires. La pandémie apparue au niveau mondial a entraîné un confinement qui indéniablement a affecté la santé publique, l'économie mondiale et la coopération internationale. Certaines des représentations du Burundi à l'étranger se trouvent aussi dans cette situation, ce qui peut ralentir la production au niveau de l'administration centrale. Toutefois, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, nous avons fait de notre mieux pour tenir bon et sommes restés au travail malgré cette crise qui sévit presque au monde entier. Ambassadeur Ezekiel, Nibigila, ministre burundais des relations extérieures et le cadre d'expression des malades de Semabou, Demande au ministère de la Santé de ne pas limiter la nature des soins euh, subventionnés aux euh, au retraités. Sylvain Habana porte-parole du Semabu, se dit toutefois satisfait du discours du président de la République accordant subvention aux retraités, dit cela après que le ministère de la Santé publique ait déclaré une mise en place d'une commission pour la mise en application de cette décision suivie. Le SEMABU a accueilli avec joie euh, le discours du Père de la Nation Burundese, son Excellence Eva Sendai en proclamant la subvention des soins aux passionnés. Le SEMABU euh, demande au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, lors de l'élaboration des modalités d'application du décret portant subvention des soins aux passionnés, de ne pas mettre dans cette ordonnance ministérielle La nature des soins subventionnés est comme nous l'avons vu dans l'ordonnance ministérielle portant les modalités d'application du décret de subvention des soins aux enfants des moins de 5 et les femmes enceintes. Ces médicaments ne sont pas faciles à trouver. C'est pour cette raison que nous demandons. Parce que si ces devoirs sont des gens qui ont des problèmes de l'hypertension, ce sont des gens qui ont des problèmes de diabète, alors aussi le ministère de la, de la Santé publique mettra des barrières pour que ces gens ne soient pas subventionnés à 100%. Ces gens auront des problèmes. Sylvain Habanabakidze, porte-parole du Semabou. Poursuivons cette édition. Euh, le travail, euh, on parle de l'activité des bateaux et bien le manque d'activité génératrice de revenus et celui des domaines agricoles exploités sont certains des défis auxquels font face les habitants de la communauté bateau de la colline Mihigo, commune et province à Kayanza groupée. Au sein de l'association, Nange demandent à l'administration de leur prêter main forte, surtout en leur accordant des terres cultivables. Au niveau de l'administration, l'on salue cette initiative de travailler, euh, étant regroupé au sein des associations qui étaient jusque-là inhabituelles chez ce groupe. Euh, il invite euh, d'autres habitants, l'administration commune Kayanza invite d'autres habitants de cette même communauté à prendre pour modèle ces bateaux de Michigol au point avec euh, Patrick Nsengu, on va depuis Kayanza. Cette association en compte environ 65 membres composés d'hommes et femmes, tous issus des 56 familles de la communauté Batois de cette localité d'Omigo. Deux ans que cette association fonctionne, les membres nous ont indiqué que chaque samedi de la semaine, ils se rencontrent pour collecter les épargnes s'élevant en 500 francs ou plus, selon les moyens dont dispose chacun. Ainsi, Indique toujours ces Batois regroupés au sein de l'association Landjendinghavandi, les fonds collectés leur servent de s'offrir d'optique crédit pour surmonter certaines des difficultés liées à la vie de tous les jours, surtout se faire soigner en cas de maladie. D'ailleurs, beaucoup d'entre ces habitants de la communauté Batois-Mihigo disent qu'ils ne disposent pas de cartes d'assistance médicale. Selon toujours ces Batois, les principaux défis auxquels ils font face pour améliorer la situation financière de l'association sont principalement le manque des activités génératrices de revenus au sein de l'association. Et le manque de terres cultivables à exploiter. A cet effet, il demande à l'administration de leur prêter main forte afin de se développer comme d'autres associations. Interrogé à ce sujet, le gouverneur de la province salue cette initiative des familles de la communauté batois Mihigo de travailler regroupées au, au sein de l'association, ce qui était jusque-là inhabituel chez eux. Il invite également d'autres batois de prendre pour modèle ces batois de Mihigo. Et quant à la demande des terres cultivables à exploiter, Anissa précise que le nouveau code défoncé n'autorise pas les administratifs à distribuer les terres domaniales. Quant à lui, conseil technique chargé des affaires administratives et sociales à la commune Kayanza demande à Sebatois Domingo de faire enregistrer l'association afin qu'elle soit reconnue au bureau provincial du mouvement coopératif et associatif à Kayanza. Cela pourra permettre d'après lui à Sebatois de trouver facilement les bailleurs de fonds pour venir en aide à l'association. Depuis Kayanza, Patrick Nsenjim va pour la radio Isanganil. Merci à Patrick pour toutes ces précisions. Le, le nombre de femmes et filles qui se lancent dans de longues études à caractère scientifique et technique a augmenté durant ces dernières années comparativement aux années antérieures. Déclaration de Jeannette Kaneda, présidente de l'Association des femmes ingénieures du Burundi. Toutefois, Kaneza fait savoir que parmi les freins de l'engouement des filles dans les sciences figure la culture burundaise Elle le dit à l'occasion de la Journée mondiale dédiée aux femmes en génie. On l'écoute. La civilisation est venue pour euh, aider, faciliter la fille à exercer tout métier sans, sans obstacle. Donc, je dis la culture burrundaise ne doit pas euh, en, en, freiner le développement du intellectuel des filles, bien un, un, le développement de carrière d'une fille. Ça, c'est aussi lié à la culture burrundaise parce que les filles, habituellement, elles se marient à pas âge, donc elles se disent que si, si elles ont, euh, elles ont dans, dans ces métiers donc, entre guillemets, un peu difficile, ça va traîner et ne rend, rend pas cette rapidité d'aller se marier par exemple et c'est que lorsque tu entres dans ces métiers d'ingénierie tu trouves beaucoup de d'hommes donc là tu trouves pas vraiment ta place. Je dis que maintenant, l'ingénierie, vu que euh, les femmes sont très nombreuses que les, que les hommes au niveau démographique. Y aurait-il un appel, un message à d'autres femmes burundaises, vu que, d'ailleurs, euh, au niveau Afrique, vous, burundaises, vous êtes les premières à, à avoir célébré cette journée Moi, comme le thème indique, façonnant le monde, euh, cette journée d'aujourd'hui, euh, c'est une occasion de rappeler, aussi que de, de, de, de repenser sur le génie et faire en sorte de le rendre plus diversifié et inclusif. Donc il faut aussi donner la valeur du travail de la femme ingénieure, de la femme en génie. Donc nous appelons aussi euh, à toutes les parties prenantes de vraiment faciliter l'inclusivité de, des femmes, de rendre le, le métier d'ingénierie inclusif afin que les femmes trouvent aussi leur place. De là, elles pourront penser à faire ces études qu'elles ne connaissaient pas avant. Poursuivons cette édition un travail pénible pour trouver de quoi nourrir les orphelins et la voie certaine de surmonter divers défis qui ont été les veuves à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la lutte contre les discriminations à l'endroit des veuves, célébrée ce 22 juin euh, ce 23 juin une femme du quartier Kiguati en périphérie de la ville de Muing, affirme qu'on peut continuer à vivre dignement élevant des bouteilles en plastique obtenues des vendeurs de minérales, c'est une correspondance signé de Donnenzeymane depuis Moyinga La voix est celle de Francine Kanyange, veuve, la cinquantaine d'années. Ici, elle s'inscrit en faux contre certains hommes qui veulent profiter de l'état de veuvage. Nous la rencontrons chez elle à Kigwati, en périphérie de la ville de Muyinga. Elle s'apprête à partir vendre des bouteilles en plastique, objet de son commerce ambulant. Elle indique qu'elle s'approve. À raison de 100 francs par bouteille revendue à 150 francs. Ainsi, elle parvenait à gagner 10 sous pour l'ocel et parfois compléter la ration des 5 orphelins sous son toit. Le combat pour la vie continue. Il faut tout simplement, dans l'espoir, lancer cette veuve. En cette journée dédiée à la lutte contre les discriminations envers les veuves, Francine, comme ses enfants, dont une fille ayant déjà quitté le monde de l'école suite à l'insuffisance de moyens de survie trouve que loin de stigmatiser les familles en telle situation il faut plier un appui no pour l'éducation des enfants moyinga diodonne zéimana radio isanga radio isanganiro chronique santé Dans la chronique santé de aujourd'hui, on vous parle d'une maladie, maladie qui attaque la colonne vertébrale causée par le microbe de la tuberculose. Docteur Angélique Neokindy, rhumatologue, fait savoir que dans ce cas, le patient a différents symptômes comme des douleurs profondes au niveau de cette partie touchée. Euh, ce spécialiste ajoute que la maladie touche généralement toutes les tranches d'âge. Euh, la chronique santé de aujourd'hui est signée. On est la mouche. Cette maladie de la colonne vertébrale causée par le germe de la tuberculose est localisée au niveau des os. Docteur Angélique Nyokin, dermatologue, fait savoir que dans son cas, plusieurs symptômes de la tuberculose s'observent chez le patient. Il y a des maladies infectieuses dont je voulais insister aujourd'hui. Et dans ces maladies infectieuses, il y a ce qu'on appelle la spondylodicite infectieuse qui est due le plus souvent à la tuberculose pendylo-décis tuberculose ce sont les signes de la tuberculose classique hormis euh, la toux ça veut dire qu'il y a la fièvre il y a des sueurs, surtout nocturnes il y a les transpirations nocturnes il y a la perte d'appétit, il y a l'amaigrissement prononcé et la chronicité de ces signes en plus de ces signes que je venais de dire, il y a des douleurs au niveau des rachis, surtout thoraciques qui est très très intense qui sont localisées, le plus souvent c'est entre la décis era de donc sur tout cet étage et le patient peut vous montrer par le doigt l'endroit où c'est très douloureux, bien sûr avec la douleur qui va C'est Selon toujours elle, cette maladie est transmissible par différentes voies La transmission, ça se fait par voie aérienne, par la respiration mais aussi par voie d'inoculation, ça veut dire que le patient a eu une injection au niveau du rachis et ça, ça se fait au niveau de l'anesthésie, en cas d'anesthésie anesthésie ou bien dans les infiltrations au niveau du rachis docteur Angélique Kignokindi ajoute que la maladie s'observe chez l'adulte ou chez l'enfant. Il n'y a pas d'eau vulnérable pour la spondyloidice tuberculose. Surtout, c'est tout le monde, mais ce sont les moins défavorisés, bien sûr, parce que la tuberculose est plus ou moins rattachée à la pauvreté. Mais sinon, c'est tout le monde, que ce soit les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Ce spécialiste souligne que cette maladie peut avoir de graves complications. Rendez-vous, c'est dans la prochaine chronique santé. Merci, uh, On est là mucho pour uh, et la rhumatologue pour uh, toutes ces précisions. Voilà, à 13h15 dans le studio de la radio Sangani Sanganie. s'achève ce journal, mais uh, permettez-moi de vous rappeler uh, l'information à la une C'est que le président Pierre-Ronziza sera inhumé vendredi 26 juin à Guitéga et ce sera un jour férié, selon un communiqué du gouvernement de ce mardi. Et les noms d'Alain Guillaume Bounioni, actuel ministre de la Sécurité publique et Prosper Abazombanza, ancien vice-président de la République et actuel secrétaire général de l'ARCA, viennent d'être approuvés par l'Assemblée nationale, respectivement, au poste de premier ministre et de vice-président de la République et les deux prêtent serment demain devant les deux chambres réunies. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à Innocent Bibonimana qui a assuré la mise en onde. Un très bon après-midi. À tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyang.